Quand il peint l'hiver en bleu Et soudain c'est l'été en décembre L'amour c'est la couleur du bonheur Quand il habite mon cœur La couleur de notre vie ensemble Quand il fait froid Dans les rues de Paris Je me blottis dans les bras de l'amour Voir le ciel est à l'orage, nous sommes en voyage. L'amour, c'est la couleur de ma vie, quand il caresse mes nuit, près de lui, les saisons se ressemblent. L'amour, c'est la couleur du bonheur, quand il habite mon cœur, c'est la couleur de nos jours ensemble. les loin au-delà des nuages Vers d'autres rivages Je le suivrai sur la route sans fin Et arc en ciel m'emmènera jusqu'à lui Au bout de la nuit L'amour, c'est la couleur de ses yeux Quand il peint l'hiver en bleu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 Vie ensemble, l'amour c'est la couleur de ses yeux Quand il peint l'hiver en blanc Et soudain c'est l'été en